Mais quand stage 25, cinq Hamza bin Abdul Mutalib, le lion de Dieu, et Omar bin al-Khatab, que Dieu soit satisfait d'eux, est devenu musulman.